Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2015 et nous fêtons les Lazars. Rappelons que comme Barbe pour les pompiers ou Christophe pour les conducteurs, Lazare est le saint patron des cheminots qui lui ont donc dédié une gare à Paris. Bref, le 23 février 1766 a changé la face du monde car c'est ce jour-là Qu'à la suite de ses blessures conséquentes à son défenestrement, conséquent à l'incendie de ses appartements, conséquent à un entretien de cheminée défaillant, que Stanislas Leszczyski, grand-père de Louis XVI, rend l'âme dans son château de Lunéville et nous permet ainsi de connaître le goût du chewing-gum. Alors, que se serait-il passé si l'ancien roi de Pologne n'était pas mort C'est bien simple, la Lorraine ne serait jamais devenue française, les Prussiens n'auraient jamais voulu la récupérer en 1870, les Français n'auraient jamais non plus voulu récupérer la Lorraine à nouveau perdue en 1914, subséquemment Adolf Hitler n'aurait pas eu de rancœur envers la France suite à une défaite qui n'aurait pas eu lieu et serait resté un misérable petit peintre inconnu. Les Américains n'auraient jamais débarqué et nous n'aurions donc pas la joie aujourd'hui de connaître ce goût des chewing-gums. Rendez-vous demain pour une nouvelle U-Chronique. Que se serait-il passé un 24 février <musique>